Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau, je vais gagner votre animateur et avec moi cette semaine... Ah, on va se coller, on va se coucher en cuillère, on va écouter du Netflix et on va chiller ensemble. Daniel Carosella! Oui, oui, je suis là, je suis là, euh, je, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, sauf peut-être la partie cuillère. Ah, ok. Même, même se coller, t'es d'accord? j'aime ah oui oui correct. oui avec toi oui ah oui <rire> mais euh, ben en fait parce que si je me fie au commentaires de ma douce tu risques de me trouver très chaud à un moment donné oui non en... la, la mienne aussi dit que je suis euh, je suis comme un calorifère oui fait que, euh, ça je pense c'est très masculin moi quand je dors euh, tu sais je peux pas dormir avec un t-shirt parce que je viens en sueur c'est pour te dire ouais, c'est cute on des boboules de chaleur ben ouais, oui c'est pas difficile qu'on va mourir de frette sur ta tête <rire> Euh, je disais euh, netflix et chill parce que euh, c'est un peu la thématique du jour cette semaine euh, daniel on va parler de trucs qu'on a écouté sur netflix et qu'on va inviter euh, les gens à aller regarder aussi ceux qui euh, nous écoutent sur le, la réalité augmentée et qui ont de l'intérêt vers les trucs geek Of course, euh, vont trouver trouverez mm. euh vont trouver leur intérêt dans ce qu'on va leur présenter. Moi, je vais vous parler de uh, Men versus Snake de Long and Twisted Tale of Nibbler. Oui, euh, un documentaire qui est sorti en 2015 et toi Dan, puis dans le fond, on a toutes vu les deux mais c'est plus ma chronique, c'est plus ta chronique. Euh toi tu vas nous parler des deux euh, des deux documentaires sur indie game. Ouais, ben, en fait, le, le premier, je l'ai vu il y a un certain temps, puis cette semaine, en heure sur Netflix, j'ai vu qu'il y avait sorti une suite, euh, qui, ben, suite, on s'entend, là, c'est un documentaire, fait que, suite, est-ce que c'est le bon mot? Ben, le premier euh, indie game se passait avant la sortie des jeux et légèrement après, t'sais, voir que le succès ouais. est au rendez-vous, mais après ça, c'est vraiment le comment on deal avec, t'sais. Oui, c'est ça. En fait, la suite prend place euh, quelque chose comme deux ans plus tard. Fait que il euh, y en a... Ben, je reviendrai, là, mais il y a des jeux on a pu voir l'après-succès parce que la plupart des jeux présentés ont eu du, du succès. Euh, Puis il y en a... Ben, en fait, euh, les jeux, venaient tout juste d'apparaître. Bref, j'en je, reparlerai tantôt, là, mais euh, c'est intéressant. C'est intéressant de voir un peu l'envers du décor. Ça m'a réconcilié aussi avec un des développeurs. Euh. ouais. Okay. Euh, fait que euh, je pense qu'on va commencer avec la question de la semaine. Ah, il oui? okay. y a une question je, je l'ai pas dit avant. <rire> euh, ben c'est Halloween qui s'en vient. Euh oui. et euh, je veux savoir c'est quoi euh, c'est quoi le, le costume geek que tu as toujours rêvé de porter pour aller chercher euh, pour aller chercher des bonbons à Halloween et ou pour okay, aller à la que... convention. <rire> Pis je veux juste dire, <rire> ma question, moi je me fais un petit word là, avec les sujets, puis j'ai écrit « Ce serait quoi ton costume geek de rêve pour passer Noël ou aller en convention? » Fait que j'étais vraiment dans le matin quand j'ai écrit ça, mais en tout cas, donc euh, pour passer Noël ou l'Halloween ou whatever, là, en quoi tu te déguiserais de geek? Je sais que oui, oui je m'en vais cogner aux porte et je demande des cadeaux à Noël, parce que je ai pas. <rire> <rire> je fais pitié. Euh, oh, euh, J'avoue que tu me prends, tu me prends une cause, je, je sais pas trop, mais je sais que récemment, j'en ai vu des, des très beaux de Link, Mario, euh, vraiment, là, euh, au niveau de la qualité des costumes, euh, ils ont beaucoup amélioré. Euh, écoute, vas-y avec ta réponse, je vais passer à la mienne. Ben, dans la tête d'un enfant, là, euh, tu te dis « je suis déguisé en... » J'ai les capacités de, tu sais. Fait que ouais, moi, ouais, pour ouais. passer l'Halloween, euh, je, je, je, je rêvais de me déguiser en Sonic, le hérisson, parce que Sonic, il va vite, vite, vite, vite, vite. Fait que ça veut dire plus de bonbons. <rire> ça, c'est une logique d'enfant, pis c'est parfait de même. Pis là, tu te rends compte, quand tu es en Amérindien, que tout d'un coup, tu fais pas vraiment des danses qui créent de la pluie. Non, en effet. Fait que ça, ça se crée Parce que oui, j'ai passé un Halloween que moi et mes trois frères, on était déguisés en genre tout d'Amérindiens. Puis euh, non, c'est ça. On n'a pas incanté euh, des esprits euh, bizarres. On n'avait pas de... Ça, c'est une affaire, OK? On n'avait pas de euh, signe astrologique amérindien. OK. T'as-tu déjà vu ça passer sur Facebook? Le monde qui dit c'est quoi ton signe astrologique amérindien? Euh, non, j'en ai vu d'autres euh, cultures et whatever là, au niveau des signes astrologiques, okay. mais Moi, non. Moi, j'ai vu passer plusieurs fois, puis ma réponse, c'est toujours, c'est quoi un signe astrologique amérindien? Parce que des Amérindiens, là, t'as des Inuits, t'as des Inuits, t'as des Apaches, t'as des... Oh, oui. c'est quoi c'est quel type d'amérindien parce que si tu dis juste amérindien on s'entend-tu que c'était au moment de l'arrivée de des premiers colons c'était des millions de personnes et surtout c'était des centaines de colonies différentes euh, mm. et de cultures différentes mm. oh, oui tout à fait What the fuck? <rire> tu, peux pas, tu peux pas dire genre, il y a une culture amérindienne, parce que si tu prends, mettons, euh, je sais pas, les, les algonquins... Ça, c'est les 0. signes astrologiques de blanc. <rire> ouais, c'est ça. C'est <rire> quoi ton signe astrologique blaire Ouais, ou ton signe de noir. C'est quoi ton signe de noir? <rire> euh, moi, <rire> moi c'est bling bling. Ouais. Ah c'est bon. Donc c'est mon petit rent par rapport au signes astrologique sur Facebook d'améridien. Arrêtez de tomber dans le panneau gang du <rire> OK, fait que ça te donner du temps pour passer un costume en quoi tu te déguiserais pour Noël. <rire> pour Noël euh, pour Noël. <rire> euh, dans, la, dans, milieu, ben, dans ben, je j'ai quand j'ai découvert Dragon Ball, euh, j'ai j'ai voulu me déguiser en, en Goku. Euh, Ce que j'ai pas réussi. Dehors, j'avais pas les cheveux pour. Euh... J'avoue que la coiffure est pas évidente. <rire> Parce que sinon, t'as juste l'air d'un gars qui est déguisant à karaté jaune. Oui, mais euh, mais moi, je voulais pas être euh, le, le Goku euh, de base. Je voulais être le Super Saiyan. Euh je vais dire niveau 1 ou 2, parce que là, le 3 avec la chevelure ah, ça commence à être compliqué, hein? Oui, un peu, légère bâle. Euh, mais oui, j'avais déjà voulu être ça. Euh, sinon, attends une minute, Link m'a toujours euh, beaucoup intéressé, euh, puis je vous le dis, il y a des beaux costumes, euh, pas si chers que ça, de Link qui se vendent. Euh, espèce de ça, de de chevalier, l'épée, le bouclier, euh, là le, le costume aussi est beau euh, mais sérieusement, mon frère s'est fait venir un costume de Sora de Kingdom Hearts, il a fait venir du Japon. Okay. C'est assez impressionnant. Euh tu la, la qualité puis tout tu parce que Sora euh, pour ceux qui qui savent pas c'est qui euh, c'est C'est le héros de Kingdom Hearts. Euh, Kingdom Hearts, puis c'est... Euh, c'est le gars qui millions... peut être la grosse clé. Là. Oui, oui, oui, le, le, le, la fameuse qui est Blaine. Mais t'sais, euh, t'sais Kingdom Hearts, puis c'est 2 millions de 1.5, 2.8, Prelude, euh, blablabla. Euh, juste dire, il y a à peu près genre 6 jeux qui sont des euh, des dérivés, dans le fond. C'est Kingdom Hearts 1, 2, puis là, le 3, on l'attend depuis... Euh, je sais pas combien d'années, mais entre ça, t as, t as eu le 1.5, le 2.8, le... <rire> Ça sortira jamais. Mmh, ça, il y a des chances. C'est que... la même équipe qui développe ça que... Euh, C'est quoi, là, qu'on attend le 3 puis qui sortira jamais, là? Euh, All's Life. C'est mmh -hmm. euh, la même équipe euh... de développement nanos. <rire> c'est <rire> les meilleurs, c'est des meilleurs amis. Mais parce qu'ils suivent leur horoscope à Bérédi, tu sais, ouais, euh, c'est ça. ça qui arrive. Ah, oui, pour trouver le, le bon moment. <rire> ouais. euh, fait que mais c'est ça, euh, le costume de Sora et tout, c'est assez impressionnant. Si tu me le demandais pour aujourd'hui là, probablement je me déguiserai en Deadpool. Ouais, mais ça, c'est cheap, tu sais, en convention... Mais pas que c'est une mauvaise idée de déguisement là. Mais tu sais, en convention, là, des Spider-Men et des Deadpool t'envoient plein parce que c'est un One Piece. Tu sais, c'est simple, là. Mais juste parce que moi, j'ai la personnalité baveuse pour aller en dessous du Ouais, donc ça, en convention, il <rire> y a plein de monde qui ont ça, ce bout-là. Puis c'est un peu désagréable. Oui, mais moi, moi je suis agréable, je pense. T'es tellement je pas différent, t'es tellement mieux que les autres. Ouais, euh, totalement. <rire> je veux pas dire que j'ai la face de... Comment, comment il dit ça dans le film? D'un prépuce brûlé, là? Ouais. <rire> en dessous. <suit. rire> je veux pas dire j'ai cette face-là. Moi, là. si, si j'avais à faire un cosplay, ça fait longtemps que je me dis que ça serait cool de faire ça, moi, je ferais euh, un mix entre Mario et le bûcheron dans Super Punch-Out. Les deux ont une salopette bleue fait que c'est clair que ça fait un beau mix là. ça te prend un... il y une moustache les deux. Tu sais je pense qu y a de quoi à faire là, de mixer les deux personnages ensemble. Euh, moi je te confirme que j'aurais le genre à mixer Mario puis Run Jeremy. Ouais, mais Pour ça ma part. <rire> Mais c'est comment tu montes le bout que tu es Run Jeremy apporte la sortir Non non, moi je vais à chess. <rire> ouais. Avec, avec une salopette bleue. <rire> oui, mesdames. <rire> je serais un centre d'intérêt. <rire> ouais, ouais. OK! Mais, euh, ouais, je pense que ça, ça serait ça. Sinon, euh, je, honnêtement, je sais pas trop. Je suis pas trop du genre à pousser à me déguiser, mais, euh, ouais, euh, ça serait probablement, probablement ça. Ling, Goku, Vegeta, t'sais. J'aime beaucoup les personnages de Dragon Ball. J'avoue. Non mais écoute, euh, c'est puis que série très... qui a marqué mon enfance aussi donc euh, je, je n'ai que de l'amour euh, mais tu sais on s'entend que toi puis moi le vrai costume qui fitrait le plus c'est Bou. Non c'est bah ou monsieur Popo. <rire> oui. Ouais mais là pour les blackface on peut pas vraiment. <rire> <rire> Surtout qu'il est vrai. vraiment est vraiment dessiné, c'est ça le pé. Il est dessiné comme les noirs dans euh, dans euh euh Tintin, là, le volume qui se passe en Afrique là avec les grosses babines différentes là ouais, c'est comme un bang d'en face de gars là Eddie King il m'a dit il avait dit euh, euh Eddie King c'est un humoriste euh, noir donc euh, à, à la peau noire puis il avait dit excusez-moi mm -hmm. mais on n'a pas des saucisses à la place des lèvres <rire> <rire> ouais. Fain, lui, il, il, Mr Popo il est vraiment dessiné de même là, avec les tu on dirait que un beg à la place des des lèvres c'est vraiment weird <rire> Ouais, puis même ses yeux sont sont spéciaux, un peu. <rire> ouais. Cas, bon, allez, euh... hey, on parle-tu de, de Netflix and Chill Ouais, ben ça ça. J'ai vu que je décolle avec le mien, puis on fera une, une continuité des deux tiens par après. Ouais, si tu veux, ben, je l'ai vu, anyway, Man vs Snake, euh, je, je l'ai trouvé intéressant, il y a une scène en particulier qui m'a marqué, mais je vais te laisser aller. Ah ok, ben, en fait, Man vs Snake, c'est euh, l'histoire d'un jeu euh, vidéo qui s'appelle, c'est un arcade qui s'appelle Nibbler, euh, vous avez certainement peut-être déjà vu ce genre de jeu-là sur les téléphones les premiers, là euh, tu avais euh, un serpent qui se promenait dans un genre de labyrinthe, fallait il fallait qu'il aille chercher un point, puis à chaque fois qu'il mangeait la pastille en question, il rallongeait fait que ouais. plus tu plus ben, le serpent euh, le serpent était long, donc tu vas te manger toi-même et ça c'était c'était une mort euh, c'était une mort euh, le, et plus ça but, devenait là. ça devenait compliqué. Fait que le but c'est de faire le plus de points sans te manger. Et ouais, donc Ouais, te mange à la queue. Ouais, exact. <rire> et donc Nebler c'est euh, c'est ça le jeu et on raconte l'histoire de Tim McVey euh et non, c'est ce pas le gars qui a fait un attentat à la bombe en 1994 e euh, Timothy McVain euh, oh. c'est euh, Tim McVay qui euh, lui ben il vient de la petite ville de Ottawa. Ça ressemble à Ottawa mais oui. euh, pas, pas pas pas exactement écrit pareil et lui dans le fond euh, à l'âge de 16 ans, il a atteint le milliard de points à Nebler. Un record qui pendant un certain bout de temps a, a été euh, atteint par personne sauf par un italien, Enrico Zanetti. Euh, qui est champion de kickboxing aussi, tu sais, quand t'as tout dans la vie, qui déclare avoir battu le record de Tim McVeigh. Mais, je ouais. vais... Tu l'as-tu cru, l'Italien? On, on va revenir, OK? okay. Là, moi, je, je, je, je trouve que c'est un des points les plus... Euh, tu sais, on essaie de faire un happy end à la fin, puis je trouve que c'est un des points qui enlève... Ben, regarde, je vais l'aborder tout de suite... Euh, le record n'est pas euh de de Enrico Zanetti n'est pas reconnu par euh, Twin Galaxy qui comme c'est un La arcade référence. qui a décidé de euh, devenir comme le record Guinness mais du jeu vidéo euh, c'est eux qui homologuent les records, qui les officialisent et euh, le le gars de cette euh, arcade là le euh, monsieur D Je me rappelle pas son, son prénom en tout cas. Euh, lui il décide que ben ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de preuves, donc on reconnaît pas euh, on reconnaît pas le, le record. Sauf que à la fin, puis je raconte pas tout le reste de, de l'histoire, euh, on met on, on sent clairement que veut faire un euh, on veut faire un happy end. Et à la fin, on déclare, une fois que le record est battu par quelqu'un d'autre, on déclare « Ah, finalement, le record d'Henrico Zanetti, il euh, y a tellement eu de gens qui euh, euh, disent avoir été témoins, il y a tellement de médias qui en parlé que c'est la première fois qu'on fait ça, mais euh, 40 ans plus tard, on reconnaît le record. » Là, tu fais comme ouais. « Ok, mais ça veut-tu dire que si moi et ma gang de chums, on chale juste, juste, juste, mais juste bien assez longtemps, ils vont finir par me donner un record même si je ne l'ai jamais battu ?» Oui, j'ai un problème avec ça, même euh, en fait, c'est parce que ça part du fait, tu n'importe qui peut dire, ah oui, mais j'ai battu le record ou j'ai atteint un certain nombre de points, mais c'est ça, il n'y avait pas de preuve je veux bien croire qu'il y avait du monde qui disait qu'il l'avait vu, mais je veux dire, euh, gars, toi, puis moi, on se connaît, là. tu peux bien me dire, euh, je sais pas, qu'à Pac-Man ou, euh, euh, ou non, peut... récemment, le record de vitesse de Super Mario Bros. a été battu par euh je m'appuie son nom là en tout cas je suis sur Twitch là mais euh c'est un jeune puis il a battu le record si tu me dis mettons que au lieu de 4 minutes 56 tu le fait en 4 minutes 55 mais qu'il y a pas de preuve mais qu'on est deux à dire « Ah oh oui, mais je vous le dis, JB, là, il l'a battu, ah puis oui. c'est tel tel. » Mais c'est ça, il n'y a pas de preuve matérielle c'est ça là, que j'ai, avec euh, le problème avec, euh, avec ce gars-là, c'est qu'il a beau le dire, puis là, c'est paru dans les médias européens, euh, début buts, j'avais comme l'impression c'était comme la guerre Europe-Amérique. Oui, ils, ils ont voulu montrer ça, puis euh, c'est que, tu sais, tu as des images de quand il bat record, Mais tu as pas d'image de l'écran avec le score. Mais c'est ça. Mais tu fais comme ouais mais il, il prend juste à côté de la machine puis personne comprend puis en tout cas c'est c'est pour moi, c'est que ça perd toute la crédibilité de Twin Galaxy. Ouais. Parce que ouais. si tu acceptes un faux record, ben je que je suis plus en mesure de croire toutes les autres que tu as acceptées avant. Non, ouais, puis tu c'est en tout cas je sais pas euh, effectivement t'as raison c est, c est, on a voulu réconcilier on a voulu la happy ending mais je trouve ça vraiment particulier euh, surtout que le gars cette année là, cet -là, là que, Enrico beau, Zanetti, Zanetti. Euh, après il a comme quitté le monde jeu vidéo oui, il a pu, <rire> comme s'il était débarqué une journée et il a fait comme ouais moi je vais battre le record il ouais, y, y, y a un peu ça même dans Team McVay Euh, il a entendu parler de ce jeu-là de le, le score de 1 milliard qu'il y a personne qui l'atteint puis lui s'est dit ben je vais réussir à le battre. Puis <rire> il débarque à la machine euh, chez Twin Galaxy euh puis il joue puis il joue puis il joue. Puis il se ramasse à le battre puis c'est présenté dans un genre de dessin animé cette séquence-là puis il raconte que passé le milliard, il a juste arrêté de regarder le score, puis il était juste année puis il est parti, tu sais. Euh, il est allé mais... se toucher, puis il a pas, tu sais, il a pas été au maximum de ce qu'il avait été capable de faire. Mais tu sais, c'est magique. <rire> ouais. Mais nous, on a la preuve qu'il a atteint le score qu'il a atteint. Oui. c'est il a pas dit, genre, j'ai atteint au-dessus d'un milliard, puis, euh, puis « that's it », là euh lui je veux dire on l'a vu là on a vu les écrans même à un moment donné, quand il a battu son record euh, ben ça c'est plus vers la fin là euh il streamait le parce que en ouais, par fait son suite, record oui. hein par la suite ouais les, les autres tentatives parce que dans le documentaire on va présenter sa euh, sa course pour rebattre le record et ouais. euh, il va streamer puis c'est pas toujours chic euh, tu sais Euh, comment est-ce que ça se déroule parce que ce qu'il faut ce qu'il faut déclarer, ce qu'il faut dire c'est que euh, c'est un marathon ce jeu là euh, atteindre un milliard de points tu fais pas ça en 25 minutes là c'est du non. 40 à 50 heures de jeu non-stop ou presque parce que tu peux avancer assez de vie pour pouvoir te permettre d'aller prendre une petite pause puis le jeu continue à rouler puis t'as des times avant de reprendre tes vies euh, et euh, ben tu vas perdre une vie le, le jeu s'arrête pas, il fait juste descendre les vies jusqu'à zéro, fait que Je vais prendre une pause mais euh, tu vas voir entre autres il y a un gars un canadien qui débarque manné dans l'histoire qui est comme il nous est présenté comme l'enfant terrible du jeu vidéo puis que tout ce qui touche il est bon là-dedans euh, finalement on n'a pas vraiment de preuve parce qu'il y a pas vraiment de record de rien mais il devient comme l'allié slash ennemi de Tim McVeigh mm -hmm. dans sa course au milliard ils vont faire une compétition un moment donné il envoie une cassette en disant check j'ai réussi à battre le record mais je l'ai fait en 36 heures c'est un 4 heures de différence tu sais sur une run d'un marathon d'habitude c'est environ 40-45 heures c'est un tu sais tu as presque 10 heures de différence avec le maximum là, euh, qui a déjà été fait fait que là il se demande ça va trop vite tu sais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y le problème? Y tu de la triche? Puis là, c'est l'enquête. Tu sais, genre de rebondissement, fait que c'est un documentaire, oui. Mais c'est hyper passionnant. <rire> tu, oui, oui, tu te oui. prends au jeu de faire comme ben voyons donc, qu'est-ce qui va se passer après la pause? Mais il y a pas de pause. Fait que c'est vraiment satisfaisant. Puis euh, tu vois aussi les, les sacrifices que ça demandait, puis d'où la scène qui m'a marqué à un moment donné, tu tu vois Tim c'est McVeigh, ça non? McVeigh, ouais mais euh, McGree euh, entre autres pour battre le, le record à la toute fin euh, il a euh, sacrifié la fête de Noël il, il est juste avec sa femme puis je veux dire, tout ce qu'il a fait pendant les vacances de Noël parce qu'il s'est dit oh, j'ai congé de la job et tout je vais jouer à Nebler pour avoir mon record. OK fait mais que... ça c'est c'est on... tu un pan de la culture américaine qui est présenté là le gars il est au salaire pas loin d'être minimum, il y a des techniciens dans une shop, et il y a zéro condition de travail. Le, le, le filet social aux États-Unis est tellement mince que le gars il essaye de battre un record puis il est même pas capable d'avoir de congé. Faut qu'il prenne les fériés comme Noël. Ouais ouais ouais, ouais tout à fait. C'est fou, fou Puis il a fallu qui il... ils, ils ont pas fait de fête de Noël cette année-là, tu sais, il y avait pas de famille et tout. Tout ce qu'il a fait, c'est jouer à Nibbler. Euh, sur son arcade qui s'est fait euh, venir, là. Euh, dans le fond euh, il s'est fait venir une machine nébleuse, mais la scène qui m'a marqué c'est quand il essaye il essaye puis ça marche pas puis à un moment donné il y a une ampoule qui qu a joué ah. pis, sa femme il pète l'ampoule puis là il y, a un, il y a une espèce de cri guttural primate là, qui sort <rire> ça fait mal quand tu pètes une ampoule avec une aiguille J'avoue que j'ai comme mal filé. Ah, mais oui, oui, oui. Mais c'est une fraction de seconde, c'est ça le pire. Puis tu te demandes genre pourquoi il te le montre? Oui, vraiment. Je, je sais pas trop. Tu vois sa frustration. et que Il arrive à, à quelque chose comme 900 000 points, puis ce qui est déjà un très très bon score là, dans Nibler. Puis euh, pour atteindre ce, ce niveau-là, il faut que tu sois vite à Tabarnouche là. Mm. Euh, puis euh, il est pas satisfait pogner les nerfs, Manny, tu sais, Manny, je me suis dit il va mettre un point dans la machine là. ça pas d'allure il va il va frapper, il va casser la machine, mais Manny fait juste l'abandonner là. Mais tu vois que c'est une autre époque aussi de les arcades. Euh, à un moment donné, ils sont dans une convention lui puis le, le Canadien précis de de faire un marathon les deux ensemble puis d'avoir une vraie compétition e euh, et maman euh, d'année tu, tu, tu à force de jouer tu le sens venir là tu sais, le stick parce que Nebler il y a pas de bouton, il y a juste un stick qui permet de décider gauche droite au bas là, mm -hmm. direction que tu envois le tu le, le serpent euh, vers où tu le fais virer. Maman d'année tu le sens qu'il est moins réactif fait qu'ils ont tellement de vie que il défait son board et il va sabler contact <rire> pour pas que la poussière vienne interférer sur le long électrique qui était mis euh, en déplaçant le stick puis rebranche ça pendant qu'il game <rire> c'est fou <rire> c'est tellement une autre tu verrais tout ça faire euh, ouais tu peux euh, on va ouvrir la super nest puis on va souffler dedans pour euh, faire sûr que les contacts sont bas quand tu bois un record ou euh, tu avec un PC d'aujourd'hui on va lever quatre euh, vidéos là puis on Non, ah. c'est ah, tellement non, non, non, non. mécanique C'est juste fou. Ah oui, oui. même quand ils font l'enquête, puis analyse la puce puis tout là, tu, sais, tu le vois là, c'est une autre époque puis ça prend des, des certaines connaissances parce que c'est justement tu sais, c'est des circuits, c'est des euh c des puces d'une autre époque. Euh, tu, en tout cas, c'est impressionnant. Moi j'ai aimé ça, c'est c'est un retour en arrière, tu sais, oui c'est un documentaire sur le record de Nébleur mais c'est aussi un documentaire limite historique sur les arcades sur euh, d'où ça vient euh, mais c'est du monde pogné dans le temps ouais, c'est des ça, gens qui quoi. ont cessé d'évoluer en 1984 quand le record est établi et qui ne vivent que par Nébleur un jeu obscur que il <rire> n'y a personne qui connaît puis il n'arrête pas de le dire dans dans le documentaire Ouais, fait que saviez-vous que ce gars-là était, ils vont voir les collègues de travail de Tim Mcvey à l'usine puis saviez-vous que ce gars-là il avait le record mondial de nebleur? Puis tout le monde fait comme nebleur? C'est quoi, quoi ça? <rire> <rire> de quoi tu parles? Puis <rire> à la fin du, du documentaire, on t'elle présente comme ouais, c'est glorieux, ouais, mais c'est clair que le lendemain, ils font comme pourquoi tu étais filmé? Ouais, j'ai j'ai le record de nebleur fait comme c'est quoi de nebleur? <rire> ben c'est ça l'affaire tu sais. On ne peut plus régler le problème là. C'est quoi, mettons, un de tes accomplissements dans ta J'ai battu un record de Nébler. Ben, c'est ça. Il y a un silence. <rire> Donc, mais, tu sais, c'est que, mettons, on présente ça comme étant, oui, c'est un marathon, là, pis c'est des heures, pis c'est des heures, pis c'est, regarde, c'est fou, là, comme investissement personnel, mais c'est quoi la communauté de gamers sur Nébler? <rire> ben... Non, mais, tu sais, Mario, t'en parlais tantôt, là, ça a pris combien de temps pour établir puis battre Tu c'est des fractions de secondes là, pour passer oh à travers oui. le jeu euh, puis battre un record. Là. Mais il y a combien de monde qui joue à Mario à tous les années? C'est fou, là. Il y a des milliers de personnes. Nébler sont peut-être 8 Fait que le Écoute, record, il est loin d'être maximisé, là. Je peux te dire un affaire, avant de regarder Man vs Snake, je savais pas c'était quoi Nébler. Moi non plus. Je savais pas. Moi non plus. Des... j'ai jamais joué, j'ai jamais vu personne jouer à part ben... dans le documentaire. J'ai vu des dérivés. T'sais, le jeu du serpent, on s'entend que Nibler, il y a eu des dérivés de ça. Fait, oui, je connais le jeu du serpent où justement, il faut pas que tu fonces dans, dans toi-même parce que tu deviens de plus en plus long euh, sur un, une, une aide de jeu qui est super simple. Ça, oui, mais Nibler, le jeu, on ne décide pas. Ça pourrait ne même pas exister que <rire> faire un faux documentaire que j'aurais pu y croire. <rire> oh, oui, aussi. Oui. Totalement. Puis, il ah, y a une affaire aussi. Tu sais, il disait que, euh, dans le fond, le jeu avait été programmé et tout, puis il euh, y avait une limite à un donné, à ton score. Tu peux, euh, puis, tu le vois, d'ailleurs, dans le jeu. Tu peux pas atteindre plus que, je pense, 999. Ouais, tu retombes à 0 Oui, c'est ça, il retombe à zéro. Fait que, euh, ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant, mais je me suis dit, aïe, aïe, pour arriver jusque-là, faut-tu que tu en ailles jouer une shot à ce jeu obscur-là? Oh, oui, vraiment. Puis, regarde. Ça, c'est ça, Et... à compter toutes les autres arcades obscurs, qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui un record, puis qu'on se sacre totalement. Ah, oh, bon, c'est clair. Mais ouais, il ça, seul à jouer, clair. fait qu'il y a le record. <rire> c'est ça, c'est cet aspect-là qu'on évacue complètement. Tu sais, on dit que Nebler, c'est pas connu, mais dans le documentaire, on nous présente ça comme si c'était un des gra des Saint-Graal du jeu vidéo. tu sais en Alphonse mmh. comme je disais sont peut-être 8 à jouer puis ça change un record entre eux autres puis tu sais a pas il a pas un bassin tel que tu dis ouais le record c'est vraiment euh, tu sais c'est l'aboutissement du meilleur de tous les joueurs là Tu pas grand compétition là, là. c'est le meilleur de ceux qui ont essayé là Ouais, ouais ouais ben ouais totalement puis tu sais absolument rien à Tim McV et puis d'autres qui ont atteint des, des scores épouvantablement hauts là dans Neblur j'allais varier mais en tout cas moi que je viens de documenter ça m'a pas nécessairement envie d'aller jouer non, à ça ça pas passionnant de, de, de le jeu puis euh, des fois des extraits de de de gameplay. Pis, tu sais, le serpent, quand il rentre dans un mur, tête première, t'as comme un délai avant qu que tu puisses choisir vers où tu t'en vas. Oui. Fait je sais pas jusqu'à quel point ça prend tant que ça des réflexes. S il y a toutes les fois qu'il prend un mur, t'as un délai, tu peux, ah, gauche-droite, t'sais, calculer un peu tes, tes affaires, là. Ce qui avait pas sur les versions mobiles de téléphone, euh, comme je parlais tantôt, là, ces téléphones flip, là. Non, non, ben, ben c'est ça, c'est ça. Fait il y a eu beaucoup de dérivés, mais tu sais Nibleur c'est un vieux jeu, puis ça c'est un peu euh, caractéristique des jeux de cette époque-là, l'espèce de délai de quelques secondes, ben quelques secondes, peut-être pas quelques secondes là, mais tu sais, il euh, y, y a un petit délai, mais ça c'est caractéristique, il y avait plein de jeux qui étaient comme ça. Euh, aussi là que justement quand tu en contact avec un obstacle, tu avais quelques millisecondes mais tu avais quand même ces quelques millisecondes là pour réagir, pour te réorienter euh, fait que mais tu je regarde ça mes bleus euh, purement faut euh, pas que vous faut pas que vous soyez épileptique. Euh, euh, non, c'est ça, <rire> susceptible à des crises d'épilepsie parce que waouh, il y a de la couleur là-dedans monsieur. Mhm. Mm Euh ben il euh, y a pas tant de couleurs que ça là, mais il y a des couleurs euh, qui sont flashantes là quand même notamment le serpent, qui est un espèce de rose ro euh, rose rouge euh, fait que mais je je sais pas en tout cas je moi je serais pas allé je suis créer une méga haul pour me la faire péter après dans par ma bonne icnigère je <rire> sais ah puis elle ah, tu sais man d'hier obsessif puis pas obsessif là ton chum là euh, est, il est désagréable quand qui est en train de faire ces tentatives de record, il est franchement désagréable puis elle elle a l'air dure. Oh ben mon Daniel dit d'ailleurs il y a tu il mangeait plus il mangeait juste plus puis mon Annie elle est arrivée à côté euh, arrivé à côté de lui puis genre, elle faisait vraiment pitié elle était comme écoute quesh t'es fait un petit macaroni veux manger s'il te plaît <rire> mais moi là, sérieusement je ferais ça là, puis je... en tout cas je ah, pense qu'on aurait je me une... je dis pas je reviendrai célibataire mais je pense qu'on aurait une grosse discussion oh oui, c'est clair euh, parlons maintenant de l'autre l'envers de la médaille des créateurs de jeux vidéo avec euh, Indie Game The Movie et Afterlife « oui. ouais, Life After », excuse-moi. Oui, « Life After », en tout cas, la, la suite qui se passe euh, deux ans plus tard. Euh, « Indie Game euh, », c'est n'est pas récent, récent. Euh, je pense que c'est sorti... C'est 2012. 2012, non, non. Il y a quatre ans. Un euh, euh, hey, beau calcul, Dan. Euh, écoute, <rire> moi, je t'ai calculé, OK? moins 5-4, je suis capable. <rire> » okay. Mais ne demande-moi pas « moins 5 ». Non, hein? Non, tu vois ma limite. C'est triste. C'est triste. Allez, ouais, continue. Euh, <rire> voilà, à peine à l'université. Euh, fait que, euh, Indie Game, dans le fond, euh, ça suit principalement quatre créateurs pour trois jeux. Euh, ceux que j'ai bien aimé suivre, euh, c'est Edmund McMillan et Tommy euh, Riffenays, euh, qui sont des développeurs de Super Meat Boy. Ouais. Euh, donc Super Meat Boy a été vraiment leur premier méga succès euh, Edmund McMillan a développé d'autres jeux avant Super Meat Boy, mais des jeux moins connus, vraiment Super Meat Boy ça l'a mis à l'avant scène, puis après Super Meat Boy, il y a eu The Binding of uh, Isaac euh, qui a été un autre très très grand succès, puis qui demeure d'ailleurs un jeu niche, il va falloir que j'en reparle sur le show, parce que c'est un jeu auquel je joue encore depuis 4 euh, ans Donc, euh, euh, c'est euh, un très, très bon jeu, euh, Binding of Isaac. Mais on suit, finalement, le développement de Super Meat Boy, l'envers du décor, les sacrifices que ça demande. À amené euh, Tommy euh, Riffenitz, si je le prends. Edmund McMillan est un peu vu comme euh, celui qui est positif, l'espèce le, de « happy guy euh, euh, ». Oui, mais euh, je t'avouerais que la vision qui est présentée dans euh, « Indie Game de Movie », de ces deux-là, c'est vraiment comme t'as un hypochondriac d'un bord <rire> qui est trop perfectionniste puis qui a donc bien de l'air avoir tous les problèmes de la Terre. puis t'as l'autre, Edmund, qui est comme le good guy qu'on qu dirait qu'il essaie de compenser. Mais comme les deux ont une vision en cover ben, ils en durent le temps qu'ils sortent le jeu, tu sais. C'est vraiment présenté comme ça. puis dans euh, Life As euh, After, tu te rends compte que, ben, c'est pas tant ça, tu sais. Il y a peut-être j'ai l'impression qu'au moment de filmer le premier documentaire euh, Tommy Ruffini euh, il était dans une mauvaise passe puis quand c'est le temps de filmer le deuxième, tout va bien, là, il est dans un et pis la vie est belle j'ai vraiment eu l'impression d'avoir deux personnalités complètement différentes sur le même frame de gars c'est la même personne mais c'est pas la même facette qu'on a vu là. Ben, faut dire que Tommy euh, Ruffini c'est un gars qui est, euh, qui est plus introverti mais Euh, à l'époque de Super Meat Boy, avant que le jeu paraisse, euh, c'était un gars qui avait tout sacrifié pour ça. Euh, il n'y avait pas d'argent chez ses parents. Euh, euh, il y avait très, très peu de moyens. Il était malade aussi. Euh, c est, c est, on s'entend qu'il respecte pas la santé, là. Cet gars-là, quand tu la regardes... Là, il est un euh, peu. Oui, puis il est un peu maigle. Là. Lui, pourrait faire... Tu sais, nous, si on est bout, là le gros bout. Ouais. Lui pourrait faire le, le, le bout euh, plus vieux là, tu sais, tout maigre il pourrait faire ça. Fait que euh, mais c'est ça, tu sais, respecte pas nécessairement la la santé et tout, puis oui, il était dépressif, puis il le dit d'ailleurs. Il le dit puis quand Super Meat Boy est paru, euh, il y a eu des problèmes notamment avec la version Xbox Live parce que quand le jeu devait paraître, lui il regardait ça là, il s'est connecté, puis était comme OK, le jeu va être mis de l'avant sur le euh, le Xbox Live Store. Et ça n'a pas été le cas. Et là, il a fallu qu'il à Microsoft, ça, ça a pris un certain délai, mais tu vois qu'il était totalement découragé parce qu'il venait de compléter un processus de développement qui a été long, euh, qui a été difficile aussi, euh, puis il était pas sûr d'avoir du succès, il ne savait pas, il espérait. Ben, en fait, euh, ce qu'on nous raconte, euh, c'est qu'Edmund et même Tommy, c'est des, des joueurs invétérés aussi, Puis l'une des affaires qu'ils tu qu ont fait dans leur recherche et développement, euh, c'est sur la précision des contrôles. Ils voulaient ouais. qu'il y ait absolument rien comme écart, comme tu que ça soit la précision parfaite que si tu rates quelque chose, c'est vraiment la faute du joueur et non pas euh, la faute des contrôles. Ils voulaient aucun jeu. Pis ça semble être vraiment là-dessus qu'ils ont mis beaucoup beaucoup d'd'en phase et tu aurait pu sortir le jeu peut-être un an plus tôt mais moins ça accroche pis ça aurait ouais. été quand même un succès relatif pis aurait, les gens auraient fait comme ah, ok c'est très bon mais il y aurait eu ça ça, ça amélioré, là le jeu ils l'ont sorti, il est juste parfait dans son style, t'as pas oui, un oui. platformer, t'as pas qui de ce type de jeu là qui est plus tight que ça euh, sont, ils ont vraiment réussi à mettre le doigt sur la perfection ça les a rendu peut-être un peu malades pendant un an de plus que supposé, t'sais puis euh, en fait ce que, que j'ai trouvé intéressant c'est aussi les inspirations derrière Super Meat Boy t'sais. eux autres sont des adeptes de vieux jeux euh, Super Meat Boy c'est un style euh, platformer mais très euh, à l'ancienne si on veut. C'est 2D, euh, mais c'est très difficile. puis euh, C'est sûr que Mario a été euh, derrière les inspirations, mais Megaman aussi au niveau de la difficulté. C'est ça qu'il voulait. Oui, il voulait des contrôles super précis parce que le jeu demande ça. Il y a des sauts dans Super Meat Boy là, que euh, c'est au millimètre près là, parce que sinon, euh, tu vas mourir. en autres, avec les six mécaniques. Là, euh, fait que C'est ça qu'il voulait faire. et voulait offrir un jeu de plateforme simple. T'sais, Super Meat Boy, c'est deux boutons. C'est vraiment simple, mais très difficile, comme les jeux qui aiment. Puis pas avec des mégas explications. Puis ça, je reviendrai parce que ça fait un petit peu partie d'Afterlife, euh, d'une critique qui est faite dans un panel. Là. Mais ça, je reviendrai. Mais pas de gros euh, didacticiel avec Plein d'explications, puis euh, des contrôles super difficiles, plein de techniques, non. On voulait vraiment revenir à un jeu de plateforme de base, difficile, mais super euh, ben en fait super facile d'approche, mais très difficile à maîtriser c'est ça qu'on a voulu faire avec Super Meatball, mais dans Indie Game, tu vois finalement le processus de développement, le processus de création et euh, tu vois aussi les sacrifices. Parce qu'il y a des sacrifices, tantôt on parlait avec Man versus Snake, de certains sacrifices au niveau du temps, mais quand tu développes un jeu comme ça, un jeu indépendant, euh, puis que tu mets beaucoup de temps et d'énergie, ça demande des sacrifices aussi. Euh, on le voit avec Tommy, mais on le voit aussi avec Edmund, T'sais, sa femme est très très supportante euh à l'essai c'est un work dit là. et lui il dit je pourrais travailler 24 heures sur 24 là puis ça me dérangerait pas là. fait que mais euh, en contrepartie il y a une femme puis il faut que sa femme un peu à leur bac là-dedans parce que sinon on va se retrouver tout seul c'est ça qu'on voit dans Indiana euh c'est ce qu'on voit par rapport à Super Meat Boy Super Meat Boy, c'est ça. Euh, je, je reviendrai avec Afterlife après, là, euh, parce que, bon, c'est ça, de, on voit la vie de Tommy et Edmund deux ans plus tard dans l'autre film. Mais au niveau des l'indie game, on voit aussi un autre développeur qui est Jonathan Blow, euh, qui est le créateur de Braid. Euh, c'est sûr que c'est une vision différente de que, Super que Meat Boy. Que j'ai pas joué. T'as pas joué à Braid? Non, j'ai pas joué à Braid. J'ai vu je sais quoi, mais j'ai pas joué c'est particulier c'est du Jonathan Blow un peu comme The Witness, c'est très particulier euh, Braid est très particulier parce que euh, on te monte absolument rien c'est un jeu qui est extrêmement difficile Braid euh, parce que tu peux jouer avec le temps pis... mais c'est un jeu qui, qui est très satisfaisant aussi en bout de euh, la différence avec Super Meat Boy c'est que en fait quand euh, Indie Game a été tourné Braid était déjà paru Euh, et, et c'était déjà un succès donc on voit un peu l'après avec Jonathan Blow euh, les, oui les sacrifices que ça a demandé mais aussi euh, qu'est-ce que ça fait d'être un développeur totalement inconnu puis tout d'un coup wow, ça devient une grosse vedette dans le jeu vidéo mm. c'est ça qu'on voit un petit peu avec Jonathan Blow euh, on, on voit pas le processus de création de Braid là, non, il va te le raconter avec le succès maintenant c'est oui. facile d'enjoliver de, tout ce que tu as vécu dans la programmation une fois que tu es plus dans le stress de faut que ça sorte à date, faut que ça soit ce que j'espère, faut que ça remplisse les, la vision que j'avais là t'as un jeu entre les mains, t'as un succès puis tout est je pense que c'est peut-être aplani là, parce qu'il nous présente vraiment les étapes de développement entre autres euh, tout ce qui est euh, visuel, on va avoir des euh, euh, c'est-tu dans celui-là qu'on a des présentations euh, du gars qui fait les visuels de, de Braid Non, c'est dans Afterlife. OK, bon. Ben ouais. c'est ça vient rejoindre quand même, c'est que il dit ben, ben il me donnait une idée générale de ce qu'il voulait. Puis moi je ben j'avais le droit de tenter ben des affaires puis <rire> mais c'est clair que si ça avait été présenté avant la sortie du jeu, ça aurait été comme ah ouais, sortelet et visuel que je puisse s'avancer, tu sais. Ça aurait oh, été oui. moins gentil puis euh, joyeux là puis parce que Jonathan Blow, euh, tu sais, Braid, il l'a conçu, je pense, avec un autre gars, là, au niveau, pour le visuel, mais sinon, tu sais, c'est son jeu, là, c'est sa création. Euh, je trouvais ça quand même intéressant de voir, euh, tu sais, tu vois quand même dans le jeu euh, des, des maquettes, des schémas euh, de niveau. Euh, ça, je trouvais ça intéressant de voir ça, mais c'est un gars qui est perfectionniste au max, là. Fait ça doit être très, très, très... Euh, ça doit être Ben, ça partrait bien après, mais pas là, ça doit être moins le fun. Ah, ça doit être chaotique. Sérieusement, ça doit être même plus frustrant. Euh, fait que, c'est ça que tu vois que Jonathan Blow, mais comme je dis, Braid était déjà un succès. Ça a été le premier grand succès indépendant. Fait que c'est sûr que c'est une autre vision de Super Meat Boy. Euh, tu vois pas nécessairement euh, l'espèce de, de, de détresse, euh, comme on disait tantôt avec Tommy, ta qui était juste en train de se rendre complètement malade. Là. Je, je me demandais même si elle allait survivre là, des bouts. Euh, c'est une vision haute, mais c'est une vision quand même intéressante. Le dernier jeu qui est présenté, et ça, c'est euh, quand je dis tantôt que ça a changé ma vision un peu du développeur, c'est Fez. Fez. Ah, la bête noire. mais Pas la bête noire, le, le, le, le, le vilain petit canard. Oui, oui, oui. oui. Ben, en fait, Phil Fish, ça décrit carrément comme euh, la « bitch » du jeu vidéo. <rire> c'est vrai, c'est un « bad boy » dans le sens que c'est un espèce de rebelle. Et euh, c'est sûr que quand j'ai été au courant un peu de toute la polémique autour de la fesse, du caractère de Phil Fish mais je connaissais pas l'histoire de Phil Feelfish, l'histoire de Polytron, là, son studio, euh, tu sais tu le vois, là, écoute, dans un local de Montréal puis c'est pas euh, tu sais ça ça respire pas l'opulence là-dedans. <rire> non, pas euh, vraiment. <rire> que euh, c'est une bonne façon de le décrire. À vous. Euh, de la pauvre je... banter. <rire> oui, oui oui vraiment puis euh, je connaissais pas ça. Oui Feelfish, c'est un gars que beaucoup Il, il est grognon, là. Euh, C'est un gars qui, qui a du caractère, mais qu'il chiale. Puis, euh, il, il doit pas être nécessairement évident tout le temps à travailler avec, mais je connaissais pas l'histoire derrière FES. Puis, tu vois que ça vraiment pas été facile. Euh, à mon année, euh, bon, une des productrices, elle demande, elle dit, mais si FES marche pas, qu'est-ce qui va arriver, puis Phil il, il dit carrément, il dit, ah, moi je vais me suicider il dit c'est sûr, j'ai tout mis là-dedans j'ai mis des années de ma vie, j'ai mis mes ressources financières là-dedans pour fonder Polytron euh, on est deux sur le projet il dit c'est sûr, moi il dit, ça marche pas euh, je, je vais me tuer fait que tu vois comment il est rendu là euh... <rire> mais le pire c'est que il dit ça mais d'un rationnel déconcertant Ah ben... C'est même pas émotif. Moi c'est c'est est... tu le sens que ça le touche puis que il y a de la tu les épreuves puis que ça ça le vient érinter avec le avec le temps mais il est d'un rationnel. Tu quand tu parles de ça le qu'est-ce que tu fais ça marche pas là? C'est comme ben j'ai tout mis, j'ai tu tout ce que je suis est là-dedans. Si ça marche pas, c'est que c'est moi le problème fait que ben, on finit ça, C'est un game over moi aussi là. Mais c'est déconcertant comment ce il est détaché de sa propre vie, en dehors de son bébé, qui est son jeu. <rire> lui, ah, il ne est... compte ben... plus vraiment. En ah, psycho, on dit que c'est de l'émoussement émotionnel. Ah, bon, ben, je connais pas assez oui. de psycho, là, mais oh, oui, ça m'avait marqué de, de, de, de voir ce... cette distance envers lui-même. Le bébé, le le, le, le le jeu prime sur lui-même. Oui, oui, oui, tout à fait, mais il est coupé de ses émotions. le Ben, coupé, ben... De certaines? Oui, certaine. certaines. Parce que, euh, en fait, ce que j'ignorais au niveau de Polytron, c'est que lui, il a eu une bataille légale à mener. Euh, à un moment donné, ça s'en va dans une convention, je me, je, je me rappelle plus c'est PAX ou le GDC, je me, je me rappelle pas... C'est ça qui est présenté de... dans le documentaire, dans le premier, c'est PAX. C'est PAX? Ouais. OK. Fait qu'il va à PAX, euh, il est tout seul et là il va présenter Fez pour la première fois Fez là euh, c'est attendu là. le monde ont vu un peu de quoi ça va avoir l'air euh, c'est un jeu qu'il y, y a eu de l'engouement, du hype autour de ça mais c'est la première fois qu'il s'en va présenter ça en public donc Phil arrive au Apex et là il, lui il y avait un associé avant et l'associé dit non moi j'ai pas donné mon autorisation pour que tu présentes le jeu en public et là je vous le dis ça serait que dans les minutes juste avant euh, le début de Pax et fait euh Phil capote parce que il dit j'ai tout amené ici, c'est la première fois que je vais le présenter puis je suis même pas sûr que je vais pouvoir le faire. Tu puis il dit ça se peut que là je vais monter mon kiosque là puis si je le présente, ça se peut que je vais me ramasser avec une poursuite sur le dos juste parce que je vais le présenter. Finalement ça serait que là Mais je vous le dis, jusqu'à la dernière dernière minute, là, le gars, stressé au max, <rire> frustré, il sac pendant les entrevues parce qu'il n'est plus capable de ça. Il dit « Fez, ça a été difficile à concevoir. » Il faut dire que c'est un jeu qui n'est pas commun non plus. Euh, fait c'est pour les gens qui ont jamais joué puisqu'on en parle comme si tout le monde savait c'était quoi euh, c'est dans le fond un genre de euh, plateforme tu as, euh, as des énigmes mais la particularité c'est que c'est un univers 2D euh, où est-ce que le personnage principal euh, découvre qu'il y a moyen de flipper son univers pour voir les autres facettes donc ouais. c'est un ça devient du 3D mais toujours 2D à la fois tu vas changer d'orientation donc si ton personnage est complètement sur la gauche d'une plateforme si tu changes le plan pour décaler vers la droite, ben, il va se ramasser au bout complètement à droite de la plateforme c'est ça exact, puis Euh, c'est un, un très très bon jeu là. Euh, je je, je, je, je l'avais fait il y a quelques années mais euh, c'est un très très bon jeu c'est juste que le monde il, il capotait et C'est ça que fait Philippe capable à un moment donné, c'est que le monde dit ben là tu vas -tu finir par le sortir ton jeu là. Ben là euh, tu sais euh, c'est beau là le, le hype et tout mais là à un moment donné, on veut y jouer et tout puis un moment donné, il est plus capable là, de ça. Mais puis même au Pax quand il le présente euh, là tu sais il est brûlé de sa bataille juridique avec son son partner puis tout puis euh, l'énergie que ça prend puis le jeu arrête pas de planter. Ouais. Fait que là tu <rire> vois le hype négatif qui embarque. Ouais, puis le lui il capote parce que je veux dire le jeu il plante, il pleure, il pleure, puis là tu le vois il est des votes débranché à machine, là, il reparle, tu sais lui il veut que ça fonctionne puis avec raison, mais tu vois comment que le gars il en porte sur ses épaules, puis comme tu dis, il est un, il est un peu détaché émotionnellement là, euh, à part la colère là, mais sinon tu vois pas d'autres émotions là chez lui, mais tu vois que le gars il en porte beaucoup, puis Autant, c'est un gars que je, tu disais que c'était une diva de jeu vidéo, autant je l'ai trouvé attachant. <rire> puis je voulais que ça fonctionne il pour lui. Ça dans, dans ses défauts parce que oui. ça le rend humain. Parce que euh, puis on va le voir avec euh, After Life After, c'est que tu le personnage que les médias nous présentent, puis le personnage, la vraie personne, c'est deux affaires complètement différentes. Oui, ben euh, ben en fait Juste pour finir sur Indie Game, euh, finalement, il va quand même avoir euh, un, un, bon, un bon engouement autour de la fesse. Euh, les, les gens vont apprécier puis tu vois que Phil va, va, va sourire, va être content finalement de ce qu'il a présenté à PAX. puis C'est un peu comme ça que Indie Game finit. Euh, donc euh, Faze est toujours pas lancé quand Indie Games se, se termine Super Meat Boy euh, on voit son lancement ça, ça finit un peu comme ça cette histoire là on voit son lancement et le jeu devient un très très grand succès très rapidement euh, donc euh, Tommy est, il est content mais pas tant que ça, il est comme, Ah c'est cool tandis que Edmund lui il capote il euh, sort sur sa chaise il euh, est super content Tommy c'est vraiment genre ok mais là je suis tellement fatigué que je suis même pas capable d'être content là Euh, puis Jonathan Blow ben, ça. vu que Braid avait été lancé ben, lui on est plus dans justement le pro, un, il explique un peu l'avant, après, mais on voit pas nécessairement le processus créatif c'est comme le parrain un peu des autres euh, il, il, il est détaché parce que lui ces étapes là, il fait longtemps qu'il qu les a vécu fait qu'il présente euh, d'une vue extérieure un peu le processus que les, les deux autres jeux sont en train de vivre ouais exactement et là euh, je l'ai vu euh, en fait euh, bon on en rajoute le dimanche moi je l'ai vu vendredi dernier. Oh OK fait c'est très deuxième. très frais moi ça fait peut-être euh, un ou deux mois là que j'ai vu euh, Life After Non, ah ben, je ne sais pas que c'était sorti. Je suis tombé dessus par hasard euh, sur Netflix parce que ça disait oh, « vous avez visionné le vidéogame de movie voici ce que vous aimeriez peut-être. » Puis là, j'ai vu qu'il y avait du fait que je me, je me suis mis à regarder ça. Euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, justement, tu vois deux ans plus tard ce qui s'est passé entre le moment où, euh, par exemple, Super Meat Boy a été lancé et deux ans plus tard. Et là, tu vois, par exemple, là, euh, on parlait d'Edmund de et Tommy. Edmund, c'est sûr que euh, après Super Meat Boy, il a sorti The Binding of, of Isaac, qui a été repris par le studio de Alice, et c'est devenu un autre succès pour lui. Donc, euh, lui, il a eu un autre jeu. Hey, je peux te dire juste un petit truc avant? Euh, oui. Par rapport à ces deux documentaires-là, euh, ça a été développé par Lisanne Pajot et James Worski, et on sent qu'il y a de l'amour oh, derrière oui. le sujet puis derrière le documentaire euh, parce que souvent le, le jeu vidéo puis surtout les créateurs euh, vont être présentés comme des petits geeks euh, à lunettes de fond de cave euh, qui sont restés des adolescents euh, puis incompris de la société mmh c'est tellement pas ça, c'est tellement pas de cette façon-là qu'on qu présente euh, qu'on présente ces gens-là, il euh, y a réellement de l'amour envers, envers les personnages, on les présente comme étant parfois fragile comme parfois étant euh, glorieux, T'sais, on présente plein de facettes mais c'est jamais fait pour rabaisser les, euh, les personnes qu'on présente dans le documentaire euh, on sent vraiment une grosse grosse dose d'amour qu'on a voulu donner euh, donner aux, aux, aux personnes et c'est pas pour rien que tous ceux qui ont participé ont décidé de revenir pour le deuxième ouais, exact. malgré les points négatifs qu'on présente, ça reste totalement on, on sent la vérité derrière Ou oui, oui, on n'a pas voulu les c'est ça comme tu dis on a pas voulu montrer que c'est des personnes euh, asociales renfermées euh. tu sais on a vraiment voulu montrer ben voici c'est quoi développement d'un jeu indépendant, quand tu n'es pas backé par des grosses compagnies, là, euh, quand tu te donnes finalement cause et âme en espérant que ça va être un succès, en espérant que du monde qui vont apprécier ce que tu fais, mais on voit que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont une vision d'un jeu euh, puis dans le fond, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits sacrifice que je veux dire tu pas sûr que tu vas avoir un retour d'ascenseur en doublingle. Mm -hmm. Euh on s'attend que la plupart des jeux qui ont été qui sont démontrés dans les deux films ont eu du succès mais ça aurait pu être totalement le contraire, ça aurait pu cracher. Ouais, ben en fait euh j'ai regardé les notes sur IMDb le euh, Indie Game de Movie a 7.7 sur 10 tandis que Life After a 5.6 et Je pense que la cause principale c'est que euh, dans The Movie on se concentrait euh, sur trois jeux donc sur des équipes restreintes. On peut se s'amourracher des personnages, on peut aller plus profond tandis que dans Life After on va parler de on va revenir sur les trois principaux euh, du précédent euh, documentaire mais on va aller explorer d'autres jeux, d'autres créateurs puis on va comme c'est comme vraiment des vignettes. On rentre dans l'univers de cette personne-là pendant, mettons, 10 minutes. On lui donne 10 minutes dans le documentaire, puis on passe toutes les étapes avec pendant 10 minutes-là, puis après ça, on revient plus. Non, c'est ça. Ben, juste pour vous dire, on, on parlait de Fes, Super Meat Boy, puis euh, Braid. Euh, oui, on y revient dans Life After. Moins Braid mais... que les deux autres, oui. Surtout, ben, Braid, on, on y revient moins... Euh, à part avec euh, le gars qui a fait les, les graphiques, mais ouais. euh, c'est surtout Super Meat Boy et Fels qui vont prendre une grosse place dans les retours, là, ceux qui reviennent. Puis après ça, ça va être des nouveaux, de, ouais, nouveaux intermeneurs puis c'est sûr que bon euh, ça date un petit peu il y a des informations qui sont plus à jour là par exemple on dit que euh, bon suite euh, au lancement de Faze et tout euh, là Fefish est en train de travailler sur Faze 2 ce qui est plus le cas là t'sais, je veux dire Fefish a quitté cette industrie là Faze 2 verra vraisemblablement oui. jamais le jour fait que certaines informations que bon euh, ça a changé là, depuis le temps mais euh, oui on présente d'autres jeux tu sais euh, je vous en ai mis quelques-uns on présente notamment Spelunky Ouais. Euh, avec, euh, <rire> so Socrata est un peu euh, particulier, hein? Euh, lui il a son monde à lui, puis euh, c'est quand même intéressant de la façon qu'il développe un jeu, parce que lui dans le fond, chaque euh, pièce, euh, en fait euh, une pièce dans euh, dans Spelunky, c'est peut-être euh, neuf cases, mais chaque case c'est des chiffres, Puis lui, euh, au lieu de prendre des outils de développement conventionnels, lui, il prend mettons un pad, puis là, là, il va faire des rangées euh, mettons un 4 par 5, ou whatever, puis là, il va rentrer ses chiffres manuellement, puis chaque chiffre est associé à un élément du décor, ou à une interaction et tout, puis à un moment donné, il présente un, un de ses notepads, puis j'ai comme fait aïe, aïe, aïe, ok, toi tu te comprends, mais moi je comprends vraiment rien. <rire> lui, il ressemble plus au stéréotype de euh, geek à lunettes dans un sous-sol. Oui, mais il est même, tu sais, tu le vois avec... Euh, tu sais, on essaie justement de le présenter sur un, un jour positif, puis tu le vois dans un genre de colloque de développement, puis il est tout seul dans son coin. <rire> tu sais, euh, c'est pas qu'il ne veulent pas, tu sais, il prend même un l'occasion où est-ce que ça serait parfait, là, il prend... Mais tu bon. le vois qui jase avec du monde, mais tu sais, il continue avec sa manette, puis il regarde pas le monde à qui il jase. Non, mais... Puis, c'est-tu mou? Ben, c'est réciproque, genre... <rire> je me sentais mal parce que il parlait il parlait puis personne qui le regardait oui. <rire> okay. quand je disais de l'amour ils ont pas voulu le planter là non, non, non. Tout, tu le sens que les créateurs ont essayé de le mettre dans un environnement pour lui montrer euh, de le montrer sur un jour positif mais non <rire> ça marche <rire> juste pas c'est lui, c'est c'est 100% cette personne-là, puis il est comme ça, qu est ce que tu veux oui, oui, oui. Puis c'est pas ah. négatif, mais pour lui ça fonctionne, puis tu le sens qu'il est comme pas comme les autres développeurs à qui on va parler, vont parler d'une vision. Lui il est très dans la mécanique. Parce oui. que son jeu et euh c'est un jeu où est-ce que euh, pas des niveaux préfaits d'avance. C'est euh, rendu aléatoirement, chaque partie va être unique, mais il y a des mécaniques, il y a des ordres de euh, des conditions qui vont faire en sorte que ben, même si c'est aléatoire ça va fonctionner ensemble et ils nous parlent vraiment de cette mécanique là, énormément mais on est plus dans le créatif on est dans du mécanique c'est ouais, comme ouais, si t'avais ouais. tout d'un coup un mécanicien de char qui débarquait en nous parlant ouais, un V6 c'est même, ça marche puis t'es plus dans le même univers t'es plus ben, dans la carrosserie puis dans la peinture du véhicule tu es dans ce qui fait que ça avance c'est plus là, là. es plus dans le même univers – Mais ça l'allume tellement, là. – Ouais écoute tu vois là tu vois les gens ses yeux sont brillants puis quand il parle de ça alors ça le trois quarts plus que le trois quarts du monde s'en fout mais lui ça l'allume tu sais je veux dire mais je pas moi développer une cause d'un niveau là puis mettre ses codes tout là sur un notepad ou est-ce euh, qu'il y en a un autre là que un autre euh, logiciel qui est euh, en fait dont, dont il parle mais euh, lui ça l'allume tandis que le reste du monde sont comme hein, euh, c'est bien que mais c'est ça, il y a Spelunky il y en a un autre que je connais pas euh, honnêtement je connaissais pas ce jeu-là qui s'appelle Passage euh, non, moi non plus j'ai aucune idée c'est quoi puis honnêtement en voyant, euh, en voyant le jeu dans le film, j'ai comme fait non euh, j'ai vraiment eu l'impression que le créateur euh, il voyait plus que ce que la majorité des gens voyaient dans son oeuvre ben de, de ce que j'ai vu ça a l'air que euh, dire, ça a quand même connu du succès Passage, puis il euh, y a du monde qui ont beaucoup apprécié mais euh, je sais pas il y a de quoi qui m'accroche pas là-dedans, en fait, euh, Passage de, de la façon dont on le décrit c'est le passage d'une vie que, finalement t'as un personnage puis bon, euh, <rire> là juste vous dire, là, dans Passage là, ça a l'air d'un long couloir okay, où tu pèles sur la flèche droite là puis jusqu'à temps que ton bonhomme meure à la fin. Puis en fait, parce que c'est l'histoire d'une vie. Donc, tu commences jeune, puis tu finis vieux, puis mané un tu finis d'en tomber. Mais tu peux juste péser sur la flèche droite, puis finalement, tu, tu, tu vas mourir, puis le jeu va finir comme ça. Mais euh, les gens, en mané ont compris que tu pouvais péser sur autres flèches. Mmh. Parce que tu pèses sur les autres flèches, ben, ton bonhomme peut aller en haut, en bas, puis revenir, hein, puis il y a des affaires à trouver. Oui. <rire> mais mais c'est ça que je dis c'est que lui fait c'est une allégorie de la vie puis euh, il y a des énigmes tu le sais pas tout le temps quand tu fais des choses l'impact que ça va avoir puis il t'engage puis il est passionné puis je me dis voyons donc moi je vois tellement pas ça <rire> Non non vraiment <rire> puis c'est comme ça me fait vraiment penser j'ai eu un cours à l'université sur l'histoire de l'art puis là, la prof est partie, elle partit là là ah, peintre le quand il dessine tel personnage il le fait toujours en double blablabla puis Euh, j'ai une de mes amies, elle est, est, est, est en relation avec un peintre. Puis le peintre, en question, il dit, tu sais, le monde, là, il analyse mes toiles. Puis moi, c'est l'affaire que j'aime le plus pour rire, là, pour m'amuser. C'est écouter du monde analyser mes toiles. Parce qu'il <rire> voit plein d'affaires que moi, j'ai juste... Moi, j'avais une idée bien simple, je voulais faire un visage. Puis là, là c'est rendu là, que j'ai voulu présenter le passage de la vie, de la mort. Blablabla. Là, tu fais comme... Quand... C'est pas ça pour tout, mais à Fallman, ça te donne l'impression que tu t'es connaissant. Vas-y. T'sais, t'sais une tâche, là. Ouais. C'est une tâche. Ben, c'est un peu ça, oui. Pis, t'sais, j'ai vraiment eu l'impression que c'était à l'inverse. Les joueurs voient comme, ben, ok, c'est un jeu. Lui, il voit l'oeuvre d'une vie. Ah c'est correct, là. T'sais, il a le droit, là. Mais, oui, j'étais... Je me sentais moins interpellé par ça parce que d'un en plus c'est pas eu jeu avec les plus beaux graphiques non plus là. C'était c'était très minimaliste mais tu sais pour lui c'était sa vision puis c'est correct là. Mais... ouais mais alors je te jure ben un peu comme Neblue là ça m'a pas vraiment envie de donner de, de, de jouer. Non, pas non, vraiment Non. De... <rire> non, passage je reste d'être euh... en tout cas passage va être le, le passage que j'ai vu dans ce film-là, là, ça va être ça pour moi, ce jeu-là. C'est pas un jeu qui m'interpellait particulièrement, mais c'est un autre exemple de jeu qu'on va montrer. La s'en faire, on s'en parlait, euh, je sais plus s'il y en onde ou hors onde, hein, bref, j'en je, perds un petit peu des bouts. Là, je vais le répéter. Euh, on voit la manipulation de l'information oui. dans, euh, dans ce, ce, ce film-là, et mm -hmm. ça, je trouvé ça vraiment intéressant. C'est loin d'être propre à cet univers-là, à l'univers de vidéo. La manipulation de l'information pour biaiser votre jugement. Okay. Pour... oui je... Juste pour expliquer, c'est qu'il y a deux cas différents. Tu as un cas avec Edmund McMillan qui, avant de faire son jeu, euh, faisait un petit peu des vidéos sur YouTube puis raconte le l'environnement le, poison de l'Internet, qu'il y a tout le temps des trolls. Pis, euh, dans la vie, normalement, tu espères que l'être humain va être bon. Puis il va toujours avoir une petite dose d'humanité quelque part sur internet, ça existe pas. Il va toujours non. avoir quelqu'un qui va venir chier sur ton projet. Oui. Puis l'internet c'est parfait pour ça. <rire> fait que tu sais à mané, il faut que tu arrêtes de faut pas que tu fides les trolls, faut pas, faut que tu de les nourrir, tu Faut que tu arrêtes de t'en préoccuper parce qu'ils vont toujours être là, puis tu peux pas les rationaliser. Pis il avait fait une vidéo en parodiant un troll sur un jeu et les trolls l'ont pris personnel fait quand lui a sorti son propre jeu il s'est fait servir la même médecine mais pas en parodie en vrai ouais, ouais. Ben, moi que j'ai vu le vidéo de MacBellan Moi, j'ai trouvé ça drôle, là, personnellement, parce que c'est tellement ça, là. Ben, notamment, il dit euh, ah, « j'ai pas de vie, moi, là, OK, là, tout est laid dans la vie, tout est négatif, fait que là, je vais te dire que c'est négatif, OK, parce que moi, moi, mon opinion, moi, moi, je sais c'est quoi un bon jeu. » Puis là, tu le vois, là, là il s'accède d'avoir son écran, puis tu vois la caméra, à bouge parce que sa blonde, elle rit, ouais. Mais en fait, il troll les trolls. Oui, exact. Puis il y en a qui l'ont comme vraiment pas pris là. <rire> vraiment là, pas. raconte maintenant qu'est-ce qui, qui en résulte il y a un troll suprême qui vient de faire fier euh... suprêmement Écoute attends, euh, je me rappelle plus exactement, je me tamale, je me rappelle de Tommy qu que ça a donné mais Endman je me rappelle okay. plus. OK. a à un moment donné une discussion avec un, un joueur qui euh, tu au début c'est c'est pas sympathique puis dit tu sais j'ai un problème avec ton jeu puis euh, il y arrive telle affaire. Fait là il essaie de l'aider, puis essaie de l'aider, il essaie de manner il, de... il se rend compte que il y en a pas vraiment de problème. Le jeu roule parfaitement, c'est juste que le troll il dit que c'est de la merde. Ah c'est ça ouais. Tu sais, le mec, il dit comme ben écoute, je peux plus rien faire, je peux rien faire pour toi, fuck you. Tu sais, <rire> pour raccrocher, tu sais, terminer la discussion, il fait ça. Fait que le troll ce qu'il fait c'est que il prend un hey bonjour, le problème de ton jeu, j'étais là à faire euh, fuck you. Je m'en calisse, bye. <rire> il a juste coupé toute la discussion, puis il a, il a pris le, un screen, puis il l'a modifié pour que Edmund McMeden ait l'air d'un idiot méchant développeur qui sacque des joueurs, puis il a mis ça sur internet. Fait là, ça s'est enflammé là c'est ça puis en fait il y a deux autres euh, exemples il y en a un euh, un petit peu plus euh, frappant là, je pense c'est lui que je vais aborder euh, dans le cadre du euh, d'un GDC d'un game developer conference il y avait un panel où il y avait Phil Fish Jonathan Blow il y avait quelques développeurs indépendants que euh, euh, McMillen était là aussi d'ailleurs. Oui et à un il y a un développeur euh, indépendant japonais qui prend euh, le micro. Il est développeur euh, ou il est juste euh le programmeur ou en tout cas, mais il est indépendant là, dans sens, ça fait pas partie d'une grosse boîte et tout puis tu sais un peu de euh, faire ma place et tout euh, euh, puis après un prélude assez long merci euh, il demande la question qu'est-ce que vous pensez des jeux japonais Et là fait le fisch puis s'assume il dit il prend le micro puis il dit they suck Mais tu sont pourris les, les jeux vidéo japonais modernes. issus Ouais, c'est ça. <rire> ça, ça. Je vous le dis, là, je, je cite, « They suck ». Oh, ouais. Puis, euh, <rire> mais tu là, là, la foule part à rire, puis après ça... Jonathan euh... Blow part à rire aussi, mais le gars, le japonais, lui, il a de l'air vraiment à le prendre personnel. Euh, et là, Jonathan Blow va prendre le micro et va un petit peu plus s'élaborer sur le pourquoi qui trouve que les jeux japonais en ont énormément perdu avec les années au fil des décennies. Puis l'explication qu'il donne, euh, je la trouve bonne puis filfil je va re, va en, en remettre aussi par rapport euh, à l'explication de Blo. Oui. En fait, ça se résume ça se résume vraiment simplement c'est qu'il dit qu'il il y a plus de liberté au niveau du joueur. Le joueur dans, au fil des décennies avec les jeux vidéo euh, japonais, ce qui s'est passé c'est que autant avant par exemple, il prend l'exemple de Zelda là, il dit avant tu avais un monde où c'était dangereux mais où tu avais une liberté exploratrice, euh, exploratoire plutôt, euh, très euh, très grande, très ouverte pis euh, il y, y, y a un rent aussi avec les tutoriels pis tu sais on, on t'explique trop tout ben c'est ça, en fait il dit autre ça là, autre les tutoriels, les didacticiels pis tu pourrais enlever genre quasiment 3 heures dans certains jeux, ok, parce qu'on te prend par la main, et c'est ça que Jonathan Blow va, euh, va dire et ce que Phil Fish va renchérir va, va dire on prend les joueurs pour des caves en disant gars on va tout, tout, tout, tout, tout, tout te montrer, comme ça, tu vas pouvoir te débrouiller. Au lieu de dire, écoute, voici un monde, trouve comment nous, on a voulu que tu te débrouilles dans le monde. fait C'est ça qui va qui, qui reproche les deux aux euh, jeux vidéo japonais modernes. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont rapporté l'information tout croche. Et notamment, puis euh, des médias euh, sérieux, là, des médias euh, je veux dire, qui sont connus, ont marqué en gros titre Filfish 16 vidéo euh Japanese video games suck. juste ça. Ouais, il déteste les jeux japonais puis là ça part ça part en, ça part en vrai, là. C'est ça, ça part, là, vraiment, là, tu sais, euh, comme quoi que euh, Phil Fish est contre l'industrie du jeu vidéo ja euh, euh, japonaise et tout. Fait que là, ça part, là, et là, ça crée une polémique. Mais c'est un peu le même exemple qu'avec Macmillan, c'est qu'ils ont pris une phrase, ils l'ont mis hors contexte, et ils ont pas considéré ce qui s'est dit après par blo et aussi par Fish. Parce que oui, il a dit des donc ils le ou euh, sont pourris mais il y a eu une explication après, mais dans un désir de sensationnaliste, qu'on a fait c'est qu'on a juste pris le bout <rire> mon dieu, il est contre l'industrie euh, japonaise pour finalement attirer des clics puis attirer de l'attention puis de la façon Et que c'est euh, présenté dans le documentaire c'est qu'on le monte vraiment dans l'ordre chronologique de comment c'est arrivé ben, pas dans l'ordre chronologique mais on, on a la question on a la première réponse de de Filfilsh des sacs. Impression, on a le scandale. On présente ah, les gros sites bla bla bla puis euh, je pense qu'il y a même des intervenants de la presse qui qui, qui viennent jaser dire comment est-ce que euh, Filfilsh tu manque de respect bla ou c'est des articles qu'on cite là peu importe là. Puis après ça tu Ouais, mais mettons que ça serait pas juste ça puis euh, que il aurait expliqué sa réponse puis il voulait pas vraiment dire ça. Ça se prête-tu? Puis après ça, on présente toute la réponse de la conférence qui dure un bon 5-6 minutes, puis sans coupure, là. Oui, oui, oui. Bien, ce qui s'est passé pour vrai, là, ouais. finalement, là, au panel, là. Puis c'est là où tu te rends compte que, qui ah, okay. même avec les médias et tout, il y a de l'information qui est manipulée pour te faire voir une vision, pour te faire voir un angle en particulier. Puis souvent, c'est l'angle sensationnaliste, qui est pas nécessairement une langue véridique. Parce que ce qu'il faut se rappeler... Pis les gens ont souvent l'impression que si c'est dans les médias, c'est vrai. <rire> si c'est un journaliste qui en parle, c'est vrai. Et c'est complètement faux. Les médias, ce qu'ils veulent, c'est vendre de la pub. Pourquoi? Ben parce que c'est ce qui génère des revenus. Et les médias, c'est une entreprise. Une entreprise qui fait pas de revenus, c'est une entreprise qui n'existe plus ben absolument tout à fait. Revenons à la base, c'est vraiment ça et c'est pour ça que tu des euh, les nouvelles là. ils pourraient te parler de tout ce qui se passe de bien partout, des créations, on emploi, des choses comme ça. Mais non, on va te parler d'un meurtre, on va te parler de faits divers, d'accidents de la route, on va te faire miroiter que la vie est d'ombre, don, d'on dangereuse euh, et que on est en danger partout partout partout partout. Ouais, puis tu sais euh, je suis pas, pas un féministe là, euh, je pas un, moi je je crois en l'égalité mais je suis pas un féministe acharné qui dit ah, la place des femmes et bla mais Jeannette Bertrand en est une et à un mon avis elle avait dit une phrase que j'ai trouvé très intéressante: le bonheur ne vend pas. Non. Nope. C'est ça qu'elle et je l'ai retenu cette phrase là. Mais pour en revenir à Indie Game, c'est ça. Fait qu'on va présenter ça et euh, et après c'est ça ça c'est une partie là vraiment euh, du, euh, du documentaire euh, euh, comme je vous dis, on voit aussi euh, notamment avec McMehlen et Refinace euh, le la prise succès de Super Meat Boy et disons que leurs conditions de vie ont un peu changé. Tu sais McMen lo il avec une méchante baraque, euh, euh Refines euh, et c'est c'est l'exemple Armani qui prend c'est que le short de ses parents a carrément lâché, il y avait plus de moyen de transport et tout. Lui il est allé leur acheter l'espèce de gros VUS et tout parce que maintenant il y a de l'argent, euh, il s'est fait une blonde donc euh, sa qualité de vie a beaucoup augmenté suite au succès de Super Meat Boy. Fait que, on voit on voit l'après-succès finalement. Donc, on voit les conditions de vie. Mais aussi, on voit qu à quel point ils ont arrêté de se concentrer sur... Euh, les commentaires sur internet puis ça ils disent très bien et dit quand tu lances un produit ce que tu veux faire là tu tapes ton nom ou tu tapes le nom de ton produit sur internet parce que là tu veux tout, tout, tout, tout savoir tu veux tout avoir les commentaires puis tu espères que ça va être positif et tout mais dit mañie tu peux t'en rendre malade là, avec ça là et pas ça devient une obsession puis là tu fixes sur euh et, et mañie il démonte vraiment le édité tu 10 commentaires. Puis là, ah oh, ton jeu est super bon. Tu waouh, meilleur jeu que j'ai joué et tout. Et là, tu en as un qui va dire ton jeu il vaut pas de la chenoute. Il dit en as neuf qui sont positifs, mais toi tu vas fixer sur celui qui est négatif. Bah ouais. Je juste sur le 1 sur 10. Et ça c'est propre à l'être humain là, on fait tout le temps plus sur le négatif, mais c'est très bien démontré ça aussi et euh McMenon, Refenis, euh aussi. Euh, euh, tu vois ça, tu vois ce, ce côté-là d'un succès euh, mais qui peut rendre malade là, parce que euh, dans le fond ils tapent euh, ils veulent tout savoir au niveau des, euh, de l'appréciation et tout et euh, ça finit par les, les rendre fous, il euh, y a eu aussi du piratage, euh, Macmillan s'est fait pirater notamment son compte Twitter Super Meat Boy à il y avait un portail où tu pouvais uploader tes, tes niveaux et euh, ce portail-là a été piraté partage qui était gratuit il y avait euh, des milliers de niveaux là-dedans et il y a un épais à un mec qui a décidé de pirater et de tout faire tomber ça, ce qui fait en sorte que aujourd'hui ben c'est plus euh, une plateforme ouverte là. Il y peu, euh, ce que Refinis disait c'est qu'il y a à peu près 7000 niveaux mais qu'il n'en aura pas plus parce qu'il a fallu qu'il ferme ça. Ouais. Pour lui, il voyait pas le, la nécessité de le sécuriser le portail là. Euh, parce qu'il disait, je vais, je vais rendre ça accessible au monde et tout, puis finalement, il, il a dit, il faut qu'il y ait du monde qui paye à cause d'un épais qui a voulu faire tomber mon projet. Puis un projet qui faisait pas de mal à la personne, qui était positif, ben oui. overall, là. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, c'est l'autre penchant, fait que, oui, tu vois beaucoup de choses positives dans, dans cette deuxième partie-là du documentaire, mais tu vois aussi euh, l'envers de la médaille. Fait que, Moi, je sais pas pour toi, Jiby, là, mais moi, les trois qu'on a parlé, j'invite les auditeurs qui l'ont pas fait à aller regarder. Oui, mais... J'ai moins apprécié un petit peu « Life After ». Euh, J'ai trouvé que le bout là, sur la séquence vidéo de euh, Macmillan euh, de Troll, je trouvais que c'était monté weird. Euh, ce que j'avais bien aimé de la séquence sur Phil Fish avec des sacs, c'est que ça avait été... Euh, c'était expéditif et ça montrait ce que ça avait montrer rapidement et efficacement. Je trouvais que c'était moins le cas. Euh, Il y a des jeux, on parlait de passage, donc je me sacrais. Il y a un autre petit projet indépendant euh, qui est montré qu'on met beaucoup de temps, mais que ma euh, semble que je me souviens même pas du nom du jeu il y, y a de la matière que on mmh. aurait pu déblayer puis le but c'était probablement d'avoir la longueur d'un film puis ben on aurait pu tu sais c'est 2 heures 50 là 1 heure 30 ça serait bien en masse on aurait pu couper dans le gras euh, un peu Euh, sinon euh, allez le voir c'est pas un mauvais un mauvais truc j'ai juste trouvé un peu moins bon que les deux autres mais euh, sincèrement là, le en termes de documentaire de gaming on est très très bien servi euh, il ouais. y a un autre aussi documentaire que j'ai vu euh, All Work All Play euh, qui oui. euh, est euh, sur les euh, international les euh, ouais mais c'est sur League of Legends euh, sur sur euh, en tout c'est une compagnie qui fait les, les, les, les championnats du monde et il nous parle vraiment de, du développement de ça, des, de la formation des équipes, le recrutement des joueurs étoiles, la business à, à l'entour de ça. C'est un polonais qui est en charge pour... Euh, Michel Bliss charts et euh, il raconte que lui, il a commencé ça dans un café internet euh, dans sa petite Pologne, dans un village, puis finalement il remplit des stades, puis il remplit l'aréna des, des Sharks de Saint-Ousé pour faire la finale de, euh, du championnat du monde. D'ailleurs, la finale de cette année s'est déroulée hier. Euh, C'est la formation euh, euh, SK, euh, SKG qui a remporté euh, euh, Esco Telecom T1 euh, qui a remporté le championnat puis à cause de ce documentaire là moi je, je connaissais zéro League of Legends j'ai commencé à jouer euh, j'ai des amis qui jouaient depuis très très longtemps puis finalement j'ai décidé d'embarquer puis c'est vraiment cool puis euh, on réussit à te présenter le jeu euh, d'une autre façon tu de te présenter la business en arrière mais de d'essayer de faire vivre une belle expérience à tout le monde autant aux joueurs que euh, aux fans qui viennent voir Euh, ça, cette expérience-là de regarder d'autres mondes jouer T'sais, on est nous au courant si vous écoutez notre podcast c'est que vous aimez le gaming au moins un petit peu et que vous avez, vous connaissez Twitch vous connaissez les services de streaming de jeux vidéo et que vous voyez l'intérêt de mais ces gens-là qui euh, développent les compétitions ont dû convaincre du monde qui eux n'étaient pas de cette culture-là mais pas du tout Mmh. — Tout Puis euh, on raconte, là, justement, le, le, le, le Staple Center, où est-ce que ça se passe à Saint-Nosé. Il dit, tu sais, si ça marche pas, c'est un gros pas en arrière, puis je pense que l'Amérique du Nord, ça va prendre 10 ans avant de vraiment s'installer, parce que les investisseurs vont avoir peur de venir sur le territoire. Fait qu'il fallait que ça marche pour que... le territoire américain puisse être conquis puis puisse être intéressant pour tout ce qui euh, compagnie qui veulent commenter commandité les publicitaires les, les, les gens qui louent les espaces les réseaux de télécommunications fait que c'était vraiment un, un gros jet de dé puis ben on voit que ça a fonctionné <rire> ouais ouais il euh... y en a un autre aussi là ça n'a pas, en fait, pas un rapport avec le jeu mais en fait ça n'a pas rapport avec le jeu vidéo euh, sur les cartes Magic ah euh, ok Il y en a c'est disponible aussi sur Netflix là, je me rappelle plus du titre malheureusement. Ether of Battlefield Live of the Magic the Gathering Pro Tour. Exactement. Le, ça date de 2016 en plus. Oui, oui, oui, c'est bien fait, sérieusement, moi, j'ai jamais embarqué dans Magic, mais mon frère, oui, là, au point, où un donné, il en faisait une obsession, puis ça avait un impact dans le temps sur ses études, mais euh, tu vois qu'il y a du monde, là, en tout cas, ils sont motivés, pas qu'à peu près, puis tu sais, tout à l'heure, on parlait des peintres, là, bien, le, le créateur des cartes Magic, un moment donné, ça a comme pris de l'ampleur, il était comme, oh boy, ok, moi, j'ai juste, genre, décidé des petites cartes, là, puis, <rire> tu sais, je pensais pas que le monde trouverait full stratégie là-dedans, là. Ah Ça, ça, ça finit par dépasser le créateur dans une certaine mesure mais oui, oui, tout ça pour dire qu'on est tellement bien servi le, les gamers et les documentaires il y a vraiment de la bonne matière il y a des documentaires sur l'histoire du jeu vidéo euh, vidéogames de movie euh, qui raconte vraiment l'évolution euh, à travers les époques il y a vraiment de la matière gâtez-vous, puis Netflix est une solide source, là. il y a plein de documentaires gratuits là-dessus, donc mm -hmm. euh, profitez-en Oui, puis ouais, ouais. ouais, ouais, euh, vous allez en apprendre sur l'histoire du jeu vidéo, sur les créateurs. C'est le fun de jouer à un jeu vidéo, mais il y, y a des humains en arrière, il y a des faces, il y a des histoires en arrière, fait que Euh, moi, je, on, on vous en a parlé de euh, 3-4, là, mais euh, faites un tour sur Netflix. Il euh, y, y en a des bonnes. Yes! Daniel, dis-moi yes. où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les internet Oui, ben en fait, euh, sur Twitter, à DracoADG. Sinon, euh, vous pouvez euh, lire euh, mes chroniques euh, sur principalement le jeu vidéo, euh, sur raffairedegas.com, dans la section techno et jeux vidéo. Euh, sinon, sinon, j'ai un compte Twitch, Google, euh, qui est euh, Draco Petite bas QC euh, et euh, je pense c'est pas mal ça, et toi JB? Sur Twitter, gangj underscore b, euh, vous pouvez aussi euh, sur Facebook, je JBGalier dites-moi pourquoi vous m'ajoutez parce que vous m'écoutez, euh, sinon euh, vous avez le goût de jouer à Heartstone contre moi euh, ben ajoutez-moi euh, sur Battle.net euh, gangjb, hashtag 1599, ou encore sur League of Legends Je vais perdre une game contre des bots beginner. Ceux qui savent le jeu euh, vont savoir mon niveau de jeu. Le pire c'est que je suis le meilleur joueur de la game. En tout cas, whatever. Euh, <rire> ajoutez-moi Mine Caribou parce que je okay. Okay. Tout un caribou fâché. Oui. Ah, est-ce cool. que je voulais de quoi qui représente d'où est-ce que je viens Fait caribou puis ben j'ai un qualificatif pour pas être le 8e Caribou. Fait que ben sais pas pour écrire ça. Sans happy caribou, tu sais ça a arrêté comme zéro euh, inquiétant dans un combat mais mine caribou watch out. Puis plus ça va oui. plus j'aime ça, tu sais que <rire> tu penses à quoi là, là, tu fais comme ouais, oh, OK, c'est weird. Mais finalement plus ça va plus j'aime ça. Fait que mine caribou sur League of Legends, ajustez-moi. Vous n'aimez pas oui, oui. créer volée ou me montrer à jouer je préférerais euh, la deuxième option mais bon hein? <rire> non, mais je te avec un déguisement de caribou ah, avec des grosses cornes ah, ouais. oh, non non ça, ça, ça fait un job ah. euh, sinon la réalité augmentée vous pouvez nous suivre sur twitter sur facebook.com sur facebook.com et euh, nous avons aussi un adresse courriel podcast at realityhog.com Voilà qui fait le tour pour les emplacements pour nous retrouver sur le web. Avez-vous d'autre chose à rajouter Daniel Non. Non. Non, je pense qu'on a assez accaparé le temps des autres. Mais c'est pas grave, on va te retrouver une autre une autre fois pour un autre élément de la réalité augmentée. Merci tout le monde d'avoir été du rendez-vous et on se dit à la prochaine fois. Bye bye. Bye.